One Qibla présente comprendre le Coran, l'essentiel du Tafsir. Du tafsir. Alayhi, alaykum, ta Fray, soeur, bienvenue donc à notre troisième séance de l'étude du Tafsir avancé de Sourate Assafet, saffat la sourate numéro 37 dans le Al Coran Al-Karim. Et toujours avec euh, la description du jour dernier. Lors de notre dernière séance, on avait couvert certains blocs de ayat qui nous parlent de la description... Euh, des, euh, de la discussion entre les kafiris, les mécréants et qu'est-ce qui va se tenir entre eux en tant que discussion ici comment est-ce qu'ils vont se blâmer de façon mutuelle et qu'à la fin Allah Azza wa jal, à la à numéro 40 Allah Azza wa Jal, il dit sauf les personnes élues d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire les croyants eux seront dans un cas et dans un état qui est complètement différent donc là c'est le contraste qui revient souvent dans le Qur'an karim entre les croyants et les mécréants, entre le paradis et l'enfer. Donc là, si on commence à partir de la ayah numéro 41 jusqu'à 49, ça c'est les ayats qui nous parlent de Al-Jannah, qui nous parlent du paradis, de la description du paradis. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Ulaika lahum rizquum fawa fawakihuwahum » Uh, Fawakihua fawaki hum mukramouni Il dit subhanahu wa ta'ala Ola ikala hum rizquum ma'loum Ceux-là auront une rétribution Bien connue C'est comme ça que le traducteur Il a traduit cet ayat maintenant Ou bien ici la traduction de Rizquun il l'a traduit par rétribution On peut l'accepter au sens le plus général Mais quand vous le savez le rizq c'est quoi Le rizq c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla il nous donne même dans la dunya la richesse qu'on a on appelle ça le le rizq d'Allah azza wa jall il dit subhanahu wa ta'ala lahum rizq ma'lum un rizq qui est bien connu ce rizq bien connu bien sûr c'est al janna c'est al janna j'ai pas trouvé ici les ulama j'ai pas ici trouvé des tafsir ma'lum Pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal dit que c'est un rizq qui est bien connu, bien défini Allah ta'ala a'lam, ici mon propre petit ishtihad sur cela, c'est que dans la dunia, Allah Azzawajal nous donne un rizq. Mais ce n'est pas un rizq qui est connu, ce n'est pas un rizq qui est ma'loum. Qu'est-ce qu'on va voir demain Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine comme rizq Allah ta'ala a'lam ce que il va y avoir beaucoup de risques peu de risques ce qu'on va être éprouvé par un peu de pauvreté de difficultés Allah taala a'lam mais ce qui s'enlève dans al jannah c'est le c'est cette incertitude on sait que dans la dunya même celui qui est riche qui a beaucoup de biens alhamdoulillah souvent il ne profite pas pleinement de ses biens à cause justement de cette inquiétude cette incertitude pour l'avenir Donc, parfois, les gens, ils ont beaucoup de, de biens, d'argent et ils ne vont pas profiter de leur argent. Ils ne vont pas dépenser leur argent parce qu'il va te dire, certaines personnes, je préfère épargner beaucoup d'argent parce que je ne sais pas ce, qu ce qui va arriver plus tard. Certaines personnes, ils préfèrent laisser leurs biens pour leur retraite dans 20 ans, dans 30 ans. Je ne sais pas, peut-être que je n'aurai pas de gagne-pain. Et de ce fait, ça nous empêche de bien profiter des biens que nous, que nous avons. Dans le Jannah il n'y a pas cette faille il n'y a pas ce problème il n'y a rien qui est inconnu ça va être une richesse un risque donné par Allah azza et qui est ma'loum, quelque chose de connu de bien connu et de bien bien garanti Allah ta'ala ayah numéro 42 il dit subhanahu wa ta'ala fawakihu wa hum il voit avoir des fruits jamu fakiha et il voit être mukramun il seront honorés dans le traitement qu'il vont avoir. Donc là, ça nous parle de Al-Ikram. Taïb, deux choses ici. Si on parle de Al-Fawakih, les fruits que Allah Azzawajal, il a mentionné. Encore une fois, les fruits, on traduit ça, ou bien les Fawakih, on traduit ça comme étant le, euh, les, les fruits. Mais dans la langue arabe, c'est plus, plus général. Les ulama ils disent Al-Faqihatoub He ma tatafakkahu biha al-nafsu liladdatiha fi lawniha wa ta'miha. Wa hiya kullu ta'amin yukkalu littaladzudhi la lilqout. Les ulamas, ils disent le mot fakihah dans la langue arabe, qu'on traduit habituellement comme fruit. Ce n'est pas seulement les fruits, ça veut dire le ce, ce qui vient avec les végétaux. Fruits et végétaux. Ils disent les fruits, c'est toute chose qu'on mange seulement par plaisir, pas pour être en santé ou bien pour bien se porter. Donc parfois il y a des choses qu'on va qu'on va consommer, qu'on va manger, soit pour leur bonne odeur, ou bien pour leur bon goût, ou bien pour leur belle forme. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour notre, fou, pour notre survie et pour notre santé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle ici, فاكيهاتون. فاكيهاتون, c'est au pluriel, ça veut dire de toutes les différentes formes. Ça, c'est ce que la personne, elle consomme dans Al-Jannah, inshallah. Mais la deuxième chose aussi, c'est le traitement. Vous savez On essaie de rapprocher encore une fois l'essence okay, pour essayer d'imaginer un peu ce qu'Allah a promis pour les croyants. Les gens, parfois, ils vont aller vers un restaurant et ils vont très bien manger. La nourriture, elle est excellente. Le chef cuisinier, il fait bien son travail. Mais les gens, dans les reviews comme ça sur Internet, ils vont mettre une seule étoile. Mauvais. Pourquoi Je ne vais jamais revenir à cette place. Pourquoi Mauvais service. Les personnes là-bas ne nous traitent pas avec respect. Ce sont des gens qui sont irrespectueux. Ils parlent de façon irrespectueuse, de façon agressive, autre chose. Alors ce manque de respect là, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il enlève le goût de la nourriture en tant que tel. Il réduit de sa valeur. Alors ici, Allah Azza il dit non seulement il va avoir des fawakis, mais aussi il va être moukramoun ils vont être honorés très bien traités que ce soit de la part des malaïkas les anges qui vont entrent et Allah Azza wa Jalla dit qui vont là être là pour les féliciter, chance et honoré par Allah Azza wa Jalla lui-même Subhanahu wa Ta'ala, yukrimuhum rabbul alamin et aussi les ulama ils mentionnent comme il dit l'imam Saadi Alayhi rahmatullah Ta'ala il Uh, vont être honorés de façon mutuelle. Vous savez que dans la vie du bas monde, même dans la vie du bas monde, les gens n'aiment pas parfois. Les gens, il y a des gens qui, ont des, qui se sentent inconfortables dans leur vie parce que certains de leurs proches ne les traitent pas par, uh, de façon respectueuse. Quelqu'un va dire « Moi, mes enfants ne me, traitent pas de façon, ne me respectent pas, ne me parlent pas de façon respectueuse. » L'autre, il va dire « Moi, mes parents ne me parlent pas de façon respectueuse. » L'époux ou l'épouse, le frère ou la sœur. Donc là, qu'est-ce que ça fait Ça empoisonne la relation. Dans le jannah le traitement que les croyants, ils ont l'un pour l'autre, c'est un traitement qui est quoi Honorable. Chacun, il honore son frère. Il le traite avec, avec un respect. Avec dignité en quelque sorte et là bien sûr c'est en quelque sorte les délices morales du paradis et de Al-Jannahs al-Adhthal aniyyadu al-Namin ahlihā Mukramuna wahum yukdamun certains ulamails ont dit aussi ici que Mukramuna c'est honoré par le service ils vont avoir un service qui va avoir des serv des, des des servants des des personnes qui sont là pour les servir comme on va voir une description juste après en shā’a fi jannati Ça c'est la ayah numéro 43, dans les jardins du délice. C'est les jardins du délice et dans lesquels il n'y a pas de moulin ressat, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a rien qui vient euh, en quelque sorte, euh, qui vient biaiser ou euh, notre euh, l'expérience de, de la personne. Encore une fois, dans la dounia dans le hayat dounia la richesse la santé, le, euh, le statut, toutes choses qu'on peut avoir, Allah Azza wa Jalla, il a toujours établi dans cette dunya des mounas récents, des choses qui sont là pour rendre un peu la vie amère. Ça va toujours exister. C'est des mounas récents. C'est la vie du bas monde. Mais dans Al-Jannah, ça, ça n'existe pas. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ayat numéro 44, « Alasururim mutaqabilina <musique> »« Se faisant face et confortablement confortablement installé sur des lits des lits bien hauts. Ce c'est pas des lits comme on est connaît dans dunia encore une fois, mais c'est juste une traduction ici. Soror c'est quelque chose c'est un un lit qui est euh, qui est assez assez haut. C'est une assemblée en quelque sorte de de la personne comme on dit madilisu al insan par exemple. Alors de un, c'est quelque chose qui est confortable. Donc quand on voit quelqu'un qui est allongé. Quelqu'un qui est allongé. Les gens sont en train de faire le travail, c'est pas le temps de dormir. Quelqu'un qui est allongé. Les gens, souvent, ils vont dire quoi Lui, il est chanceux. Il doit être riche. Il doit bien profiter de sa vie. Il n'est pas comme nous. On doit travailler beaucoup. Il doit être en vacances, par exemple. Peut-être il a quelqu'un qui travaille pour lui. Ainsi de suite. Il est chanceux. Le confort et l'autre chose aussi, il dit, subhanahu wa ta'ala, mutaqabilina, mutaqabilina, que... Som det säger imam Mujahid alayhi rahmatullahi ta'ala La yandbru barduhum fi qafaa bardin Que dans Al-Jannah, il n'y a personne qui regarde Quoi? Euh, le dos de son frère Parce que lorsque quelqu'un regarde ton dos Ça peut être un peu quelque chose de négatif Soit moi je lui donne mon dos Par signe de manque de respect Ou bien quelqu'un qui regarde mon dos Parfois, ça peut me faire peur Ça peut me rendre parfois quoi? Euh inconfortable surtout par exemple les gens quand ils marchent dehors la nuit il y a juste une personne derrière eux et tout parfois les gens dès qu'ils entendent que quelqu'un est en train de marcher derrière eux ça devient un peu quoi un peu embêtant un peu euh, un peu inconfortable alors il dit imam Mujahid alayhi rahmatullahi ta'ala mutaqabiliin ». il remarque ici que Allah azza wa jalla il dit quoi ils vont faire face chacun fait face à son frère et shartu ulama ils disent que ça c'est aussi par adept, par respect, ça ça rentre dans, dans, la, la, dans le comportement honorable des gens du paradis, qu'il n'y a personne qui te regarde avec un angle, qu'il n'y a personne qui fait face à toi avec un angle comme ça, il va regarder ton côté, non, chacun il regarde son frère dans la pleine face, ça c'est quelque chose qui est synonyme encore une fois de pleine confiance, mais aussi qui est synonyme de cœur qui sont qui sont propres. Il y a personne qui a de l'envie, de la haine pour son frère. Parfois, encore une fois, on n'a pas le goût vraiment de parler avec quelqu'un. Alors, on va parler avec la personne, mais on va comme tenir un peu, un peu d'angle. On ne veut pas lui parler comme ça dans la face, parce que soit on craint la personne, on n'aime pas la personne, on est en colère contre la personne, mais ça, ça n'existe pas dans... Al-Janna illi subhanahu wa ta'ala ay numero 45 yutafu alayhim bi ka'sin min yutafu alayhim ou faire circuler entre eux dans des coupes des coupes ka'sun une liqueur qui est d'une saveur exquise et qui est remplie à une source donc on a trois choses ici Yutafu aleihim. Déjà, il y a le service qui est offert dans le djinn. Tu n'as pas à te servir, tu es servi. Yutafu aleihim. At-tawaf, c'est quand quelqu'un est toujours en présence. Quelqu'un est toujours en train de servir les gens. Il tourne autour, il orbite comme ça, il passe à travers les gens et ainsi de suite pour les servir. Il circule de façon permanente. Première chose. Deuxième chose. Bika sin mim marin al kaisu inaun fihi sharab. Al-ina ou bien el kass dans la langue arabe. Aujourd'hui, les Arabes, ils disent el kass c'est le verre. Ça, c'est faux. Dans la langue arabe, ina c'est un verre, c'est une coupe. Mais al euh, kass c'est lorsqu'un verre, un contenant, il contient quelque chose à l'intérieur. Il y a du jus ou autre chose. C'est ce qu'on appelle ici ka'sun. Et les Arabes, souvent, lorsqu'ils disaient le mot <coughs> ka'sun, c'était pour faire référence à quoi Ka'sun min khamrin. C'est un kass ici, un verre ou bien une coupe qui est rempli de al-khamr. Al-khamr, bien sûr, qu'on traduit comme étant le vin ou bien l'alcool aujourd'hui. Est-ce qu'il va avoir al-khamr dans al-Jannah Oui, il y a al-khamr dans al-Jannah. Comment on le sait, c'est décrit dans plusieurs ayats dans le Coran al-Karim. Entre autres, c'est ayat quand Euh, qu'on est en train de couvrir ici à partir de aya numéro 45 Allah Azza wa nous parle de khamr de l'Jannah je préfère l'appeler khamr comme Allah Azza wa il l'a nommé dans le al Karim, je ne vais pas l'appeler vin ni alcool parce que ça l'a comparé ici à la khamr de, de l'Adonia donc vous savez c'est quoi al khamr c'est ce que les gens appellent aujourd'hui le vin et l'alcool mais ce n'est pas exactement la même chose qu'il est dans al dans euh, l'Jannah loin de cela, alors il dit Subhanahu wa ta alayhi tafou, alayhi mika, in. la troisième, troisième détail dans cette aïe c'est que la liqueur qui se trouve, le chambre qui se trouve dans ces coupes, c'est quelque chose de frais qui vient de... de, de tout comme on a l'eau de source, elle vient d'une source. C'est la même chose ici. Il y a une source, comme Allah l'a décrit dans une autre sourate je pense que c'est Sorat Muhammad ou bien sourate l Fath je pense Sorat Muhammad, ⁇ Anharum min Chamrin, l'avvet il-chairibin, il va y avoir des fleuves entiers qui vont couler fil jannah qui vont être pleins de plats plein de khamr ça veut dire que c'est quelque chose qui est abondant mais comme vous le savez khamr d'al akhirah elle est complètement différente d'un khamr de ad dunya Dans surat al waqi'ah il y a des ayats comparables à ces ayats dans surat al safat ici il dit subhanahu wa ta'ala yatuufu alayhim wildan mukhalladun bi akwab wa abariqa wa ka's min ma'id la yusadd'un 'anha wa la yuzafu Donc, dans les deux ayats, que ce soit dans surat al ou ici dans surat safet Allah Azza nous décrit c'est quoi cette khamr dans al-Jannah. Première chose, ayat numéro 46, il dit subhanahu wa ta'ala Elle est blanche et elle est blanche savoureuse à boire donc là Allah Azza wa il a décrit sa couleur c'est quelque chose de blanc comme il dit Al-Hassan Al-Basri que le khamr du paradis est plus blanc que le lait que Al-Leban c'est plus blanc que le lait et de ce fait c'est un c'est une couleur qui est éclatante, une belle couleur qui n'est pas comme le khamr de la vie du bas monde qui peut être rouge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 savoureuse à consommer. Là, c'est le goût ici, le goût de celui qui va consommer une telle liqueur qui est Al-Khamr de Al-Jannah. Bien sûr, de façon qui est euh, indirecte ici, ce qui est implicitement voulu, c'est que si ça goûte très très bon, ça veut dire que l'odeur aussi, elle est Elle est très très bonne. La ayah numéro 47. Il dit subhanahu wa ta'ala. La fiha raoulu wa la hum anha yunzafoul. La fiha raouloun. Elle n'offusquera point le raison. Et elle ne les énivrera. Et elle ne les énivrera pas. Donc là ça nous parle du de l'effet néfaste de al-khamr. Dans la dunia des vins et des alcools. Que cet effet là ne va pas exister. Et n'est pas présent dans Al-Khamr de al akhirah et de ce fait elle ne provoque ni ivresse ni malaise alors Allah Azza wa ici si on entre dans les détails en arabe il y a deux choses il y a Al-Ghaoul et il y a Al-Nazif que Allah Azza wa il a mentionné ici dans, dans cette aya la première chose Al-Ghaoul dans la langue arabe le mot Ghaoul c'est un mal qui t'arrive mais de façon quoi de façon parfois soit graduelle ou bien de façon qu'on ne remarque pas. Alors c'est pour cela que les ulama ils disent les, moi, les les les avis ici que nous avons des ulama de tafsil, je vais les traduire, ou bien je vais les résumer pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Certains ulama ils disent La fiha raoulun ça veut dire elle n'affecte pas la raison de la personne. Parmi les failles, bien sûr, et les inconvénients de l'Khamr dans la dunya, c'est qu'elle affecte notre raison. Et de ce fait, ils disent certains ulama « Tartelul aqla »« Tartel », ça veut dire « Elle enlève la raison petit à petit okay? ». Bon, il y a des gens qui le font par dépression ou autre chose, mais beaucoup de personnes qui consomment les vins et les alcools et tout, ils le font par plaisir. L'effet qu'ils veulent, à la fin, c'est pas de perdre leur raison et de devenir comme comme des personnes non responsables et comme des fous ou des possédés ou autre chose, mais ça finit par être par être ça le résultat et la conséquence et ça arrive de façon quoi, graduelle et que la personne ne fait même pas même pas attention et de façon un peu incontrôlable. Donc c'est comme si cette boisson là, elle va trahir la personne. « Al-Ghawr » ici, c'est le malaise, soit le malaise de la tête, avoir mal à la tête. Ou certains ulama, ils disent, c'est avoir mal au ventre. C'est les mots que ça donne au ventre. « Le khamr » de la dunya. « Soda'u rasi wa waja'u al-batani »« Waja'u al-batani » Donc ça, ça n'existe pas dans al akhirah dans Al-Jannah. « Khamr » de Al-Jannah, elle ne cause pas de mal, elle n'enlève pas notre raison, ne fait pas mal à la tête, ne fait pas mal au ventre, et ainsi de suite. ولا لهم عنها ينزفون ولا لهم عنها ينزفون alors yunzafun c'est la même chose certains علماء ici ils ont expliqué par le fait que an nazif ici c'est ce qui enlève euh, ce qui enlève la raison la capacité de bien raisonner et certains علماء ils disent min al nazf nazf C'est quelque chose qui, qui s'enlève. Vous savez, dans la langue arabe, lorsque le sang il coule, quelqu'un qui est, il est blessé, à son camp, il y a son sang qui va couler. On va dire quoi Ça, c'est le, le sang qui est en train de couler. La même chose ici. Alors, certains ulama, ils disent C'est que ça ne fait pas couler ta richesse dans l'au-delà. La khamar de la dunia, ça fait couler ta richesse. L'argent, ça part. Quelqu'un qui devient alcoolique, eh bien il, il a de l'argent et l'argent, ça part. Rapide, ça part vite. Elle détruit ton argent, elle détruit ta richesse. La khamr de Al-Jannah n'a pas un tel inconvénient. Et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, dit il, arba il y a quatre traits, quatre mauvais traits dans Al-Khamr, dans les vins, les alcools, dans la dunia. C'est quoi Le sucre, l'ivresse, le soda, les maux de tête, al le vomissement, al les urines. Alors il dit fa Allah khabara al jannah fanazzahaa an hadhihi khisal Allah azza wa jalla il nous a informé que le khamr de la dunya est eh bien qu'elle ne cause aucunement ce genre de choses bifa dillah subhanahu wa ta'ala ayen numero 48 maintenant après al khamr Allah azza wa jalla il décrit les femmes de al jannah les épouses de al jannah il dit subhanahu wa ta'ala wa 'indahum qasirat at-tarfi 'ayn <try> uh, nah, Og de har kvarterade ögon. a ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä au ä ä ä ä ä ä ä ä Ça c'est une description ici des yeux et du regard des femmes de al ä Alors, de ä ä Quand on dit quelqu'un qui est riun aryun imraatun alors ils disent les ulama, ça veut dire les yeux qui sont grands, c'est de grands yeux. Mais Allah azzawadu, il a décrit aussi le regard, il a dit C'est quoi qasurat le tarf, c'est le regard. al qasr, c'est quelque chose qui est limité, qui est restreinte. On dit maqsurun al Ça veut dire, les ulama, ils disent Ça veut dire la femme dans Al-Jannah Elle ne regarde pas autre que son mari, que son époux Elle ne regarde pas les autres hommes Ça c'est le premier sens, le plus direct. Mais attendez, les ulama de tafsir ici ils ont mentionné quelque chose encore une fois. C'est pour ça, il dit si on dit l'importance du tafsir, ce que les ulama, ils déduisent de cela parce que c'est compris ici par les méthodes d'implication, les styles d'implication dans la langue arabe et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a préservé son regard Pourquoi est-ce que son regard il est préservé Encore une fois, vous savez que parmi les, les grands défauts de l'être humain dans le hayat ou le dunya L'être humain dans le Hayadunia, parmi ses grands défauts et parmi les grandes épreuves, c'est quoi C'est ce... Euh, comment on pourrait, on pourrait décrire ça C'est une faille, mais cette attitude négative aussi, à toujours regarder ce qu'il y a ailleurs et ce que nous, nous n'avons pas. Imaginez si on n'avait pas cette attitude. Le commerce, ça ne va pas vraiment... Ça va pas vraiment bien fonctionner, les gens ne vont pas dépenser si tant que cela, les gens quand ils sortent vers des centres d'achat, vers le marché, autre chose, peu de personnes sortent pour avoir ce dont ils ont besoin, beaucoup de personnes, ils font quoi exactement, surtout de nos jours, le commerce sur internet et tout, c'est le plaisir d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas, c'est tout, Toujours ce qu'il y a ailleurs, c'est mieux que ce que nous, on n'a pas. Pour la majorité des personnes, ce n'est pas la bonne psychologie, ce n'est pas la bonne approche. Mais on est en train de décrire ici comment est-ce que l'être humain, il est s'il ne fait pas el moudjahada, s'il ne craint pas Allah Azza wa Jalla et ainsi de suite. Alors, dans Al-Jannah, son regard, il est restreint à son époux de un parce qu'elle est extrêmement chaste. Et de eux, et de deux, les ulama, ils disent De par la beauté et la perfection de son mari Elle n'a pas besoin de regarder ailleurs Elle ne pense même pas à regarder à regarder ailleurs Et les ulama, certains ulama, ils disent quoi ici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 Ici, ce n'est pas son action à elle seulement, c'est ce qu'elle cause. Ça veut dire son mari aussi, son époux aussi, il est « qasirun tarfahu ». Que son regard il est limité à elle, il ne regarde pas ailleurs tellement Allah Azza wa Jalla lui a accordé à cette femme-là, à cette épouse dans al la beauté parfaite et la beauté qui est, qui est pleine. Et de ce fait, c'est un amour, l'affection entre les deux, comme il dit ici « al-Sa'adi alayhi rahmatullahi ta'ala ». يدل على قصر النفس والمحبه عليها ومحبه بعضه بعضا وشده عفتهم كلهم amour qui est plein affection qui est pleine mais aussi remarque autre chose ici c'est que leur chasteté aussi elle est pleine elle est absolue et aussi et ça c'est parmi les choses les plus importantes qu'il n'y a pas dans le jardin il y a pas d'envie il y a pas de jalousie Il n'y a pas de haine, parce qu'entre autres, encore une fois, la haine et la jalousie et l'envie et les problèmes. Souvent, ça arrive dans Adonien parce que les gens regardent ailleurs, parce que les gens s'intéressent à ce que les autres, ils ont. Que moi, ce que je n'ai pas, ce que l'autre, il a. Alors là, ça ouvre des portes de, des portes de, des portes de conflit. Qanseratu tarfi, ça, on a déjà mentionné, na'am. Kalla numera 49. Il dit subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il compare leur forme, subhanahu wa ta'ala de ses épouses de Al-Jannah. Qu'elles sont semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Le blanc bien préservé de l'œuf. Alors ici, c'est quoi le tafsir de cette âge Certains ulama, ils disent que ça fait référence au teint de blancheur. Ça veut dire la couleur. C'est une blancheur qui est éclatante, c'est comme la blancheur de, de l'œuf ça c'est la première l'une des interprétations euh, une autre interprétation ici que les ulama ils ont mentionné c'est quelque chose qui est bien préservé quelque chose qui est bien préservé c'est pour cela que certains ulama ils disent soit le l'œuf qui est préservé vous savez l'œuf à l'intérieur Qu'est-ce qu'il y a Il y a la coquille qui le préserve de l'extérieur. Il y a l'œuf à l'intérieur. Donc, l'œuf à l'intérieur, il est masno, il est maknoun, il est caché, il est bien préservé à l'intérieur. Et certains ulama, de tafsis, sont allés encore plus en détail dans cela. Plus, dans Les détails, ils disent C'est la couche ici, la membrane. Vous savez, lorsqu'on va bouillir des œufs et qu'on va commencer à briser la coquille à, à, à l'extérieur, on l'enlève. Après ça, qu'est-ce qu'on trouve entre la coquille qu'on vient d'enlever et entre l'œuf qui est à l'intérieur Il y a une petite couche blanche, cette petite membrane interne, c'est ce qu'on appelle ici assiha ». Alors certains ulama ils disent que c'est quelque chose que On ne touche pas, c'est quelque chose qui est bien préservé entre entre deux choses. Alors c'est pour cela que certains ulama ils disent que ça c'est le sens de ka anhu na baydum taala alam. Taïb la ayah numéro 56 maintenant prochain bloc de verset et qui est le dernier pour notre séance. Euh, il dit subhanahu wa taala ça c'est à partir de la ayah numéro 56 faaqbal ba'duhum ala baghi yatasaluna qala qayilun minhum Inni kanali qarid. Alors, ayat 50, euh, ayat 50, il dit subhanahu wa ta'ala Aqbala ba'duhum ala ba'din yatasalou. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Rappelons-nous que juste avant, lors de notre dernière séance, ça parlait aussi de yatasalou. Aqbala ba'duhum ala ba'din yatasalou. Ça, c'était les gens de l'enfer. Ils s'interrogeaient mutuellement. Pourquoi Pour se blâmer. C'était à cause de vous, ils se parlaient. Dans les gens du paradis, ce n'est pas bien sûr une chosso, mais ce n'est pas une chicane, ce n'est pas une divergence. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de se questionner et de parler, de discuter de ce qu'ils ont laissé derrière eux dans Al-Jannah et selon l'Imam Sa'adi alayhi rahmatullah ta'ala le sens de ces paroles, c'est que ce qu'Allah nous mentionne dans les ayats qu'on va voir maintenant Inch'Allah, c'est seulement un exemple mais c'est pour nous illustrer une idée plus générale qui est que les gens du paradis ils, aussi ça fait partie de leur délice qu'ils vont se questionner sur des choses qui étaient arrivées dans la dunya qui portait à confusion, qui était problématique et ainsi de suite, qu'on n'a pas pu avoir une, raison, une, une réponse définitive à cela. Et qu'ils vont avoir cette réponse dans Al-Jannah et que ça c'est un délice de plus, délice de Al-Ill. Encore une fois, dans la Dunia, on a plein de choses, on est curieux de... Si seulement je pouvais savoir, mais qu'est-ce qui serait la réponse C'est quoi l'interprétation Qui a fait cela Qui a dit vrai Est-ce que c'est elle C'est elle Alors dans Al-Jannah, tellement il y a le délice, que même ce genre de détails, les gens du paradis vont se questionner, vont trouver les réponses à toutes les questions, tous les points d'interrogation qu'ils avaient dans la dunya, et bien ça va être résolu dans Al-Jannah. Et ici, le Allah Azza il nous mentionne en uh, exempel, il dit subhanahu wa ta'ala av dem på några. De frågar sig, de ställer sådana och sådana frågor, tills de kommer till det här exemplet här. Han sa att en av dem, han sa att en av dem, han sa Dans la av dem, han sa att en av dem, han sa att en av dem, han sa att en av Certains ulama comme Ujjahid, il a dit que c'est le shaitan, le, le shaitan qui était avec moi dans la dunia qui toujours me poussait à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Alors, ce karin, on va le chercher. Celui qui va être filjanna, il va se demander du sort de son karin. Qu'est-ce qui lui est arrivé celui qui me disait toujours de faire le mal, de désobéir à Allah azawajal, il est où « Je ne le vois plus depuis le jugement tout à l'heure »« Ou bien un peu plus tôt, je ne le vois plus » C'est la première interprétation Deuxième interprétation, non Le Qarin ici, ce n'est pas le shaytan de al Jin Qui est avec nous toujours, non C'est un homme qui est mouchrik C'est un être humain qui est kafir Qui est mouchrik Billahi subhanahu wa ta'ala Donc ici, ça parle de Un mouchrik, un kafir Qui a un ami qui est musulman. Donc par exemple, on va prendre l'exemple ici De un muslim, un musulman Qui avait un partenaire d'affaires Qui était un kafir. Alors ce kafir-là, souvent, il se moquait de lui, ou bien de sa religion, ou bien de sa foi, ou autre chose. Et comme il dit, Imam Ibn Kafir, alayhi rahmatullah, il n'y a pas de contradiction entre les deux parce que le shaitan soit il est de al-jin, il nous demande de faire le mal, de obéir à Allah azawajel, ou bien il est aussi de al-ins, des êtres humains et il nous parle pendant notre cœur, mais à travers nos nuzugay comme il dit, wa ta'ala in nas min nas alors il y a certains mufassirin OK il y a pas de hadith du prophète sallalahu alayhi wasallam là-dessus ce n'est rien à apprendre de façon définitive mais certains ulama il dit ça parle de deux hommes de deux personnes en particulier. Ça c'est comme un exemple qu'Allah azzawajal, une histoire qui va se passer dans Jannah que Allah azzawajal nous le cite maintenant dans le Coran al-Karim. C'est l'histoire de deux hommes. Comment est-ce qu'ils étaient dans la dunya et comment est-ce qu'ils sont dans al-akhirah. Selon certains ulama, ils ont dit, c'est les deux hommes qui sont cités dans surat al-Kahf. Vous savez, dans surat al-Kahf, revenez à surat al-Kahf et Allah azzawajal nous parle de l'histoire de sa, celui qui wa Alors celui qui était riche et qui avait un jardin et ainsi de suite et qui était kafir et qui demandait à son ami qui se moquait de la religion de son ami qui était croyant et ainsi de suite. Donc il y a pas de délit. clair comme on a mentionné que ce qui est mentionné ici dans Sa'fet ça fait référence à l'histoire citée dans al Tilkah. Et certains ulama, ils ont ici cité aussi une histoire qu'on trouve dans certains livres de tafsir, comme dans Tafsir al-Tabari, que ça c'était deux associés dans la dunya. Écoutez bien, encore une fois, ce n'est pas un hadith, ok Mais il n'y a pas de mal, incha'Allah, ce genre d'isra-iliyat comme ça ou autre chose, à les prendre avec un grain de sel juste pour comprendre le sens général de, de la ayah. Alors, ils disent qu'il y avait deux hommes dans la dunya qui étaient des partenaires d'affaires, qui se faisaient beaucoup d'argent. Il y a un qui était kafir, il y a un qui est mu'min. Alors, une fois le kafir, il est venu pour dire au mu'min, tu sais qu'est-ce que j'ai fait La bonne transaction, tout l'argent qu'on a fait ainsi de suite, tu sais que ce, que, ce que je viens de faire J'ai dépensé ou dinars, 1000 dinars, pas le dinar qu'on a aujourd'hui, dinar, ça veut dire c'est un énorme montant d'or ici. J'ai dépensé mille dinars pour m'acheter une maison, une grande maison, avec des... « Les esclaves » et ainsi de suite. « Voilà ce que j'ai fait avec mon argent. » Alors le croyant, qu'est-ce qu'il a fait En privé, comme ça, il a fait un dua, il a dit « Ya Allah, ya Allah, mon ami tel, le kafir, il a dépensé 1000 dinars pour s'acheter une grande maison » et ainsi de suite. « Ya Allah, moi je vais dépenser 1000 dinars pour que je vais dépenser ça comme sadaqa. Je vais donner ça aux pauvres afin que tu me donnes une maison comparable au paradis ou bien une maison meilleure. » Quelque temps après, le même riche il est revenu et il a dit à son partenaire d'affaires, tu sais quoi, je viens de dépenser 1000 dinars pour m'acheter al marakib, les moyens des, des animaux de transport. Il n'y a pas de véhicule dans le temps mais aujourd'hui quelqu'un va dire, je viens de m'acheter des autos de luxe et ainsi de suite. Alors le croyant, il est revenu vers Allah il a dit, Allah, mon compagnon il a fait telle chose, moi je vais donner 1000 dinars comme sadaqah aux pauvres, afin que tu me donnes des marakibs, des animaux et ainsi de suite et des, des, des belles choses dans El Jenda. Quelque temps après il est revenu, il a dit tu sais quoi mon ami, je viens de dépenser 1000 dinars, je l'ai donné comme dot à une femme qui est extrêmement belle et très honorable. Pour, afin que je l'épouse et lui il est revenu vers Allah Allah je vais donner 1000 dinars comme sadaqa afin que tu me donnes une épouse qui est meilleure dans Al-Jannah et il les ulama quelques temps plus tard les deux, les deux se sont retrouvés et quelqu'un qui était dans le luxe et ainsi de suite ça c'est le riche Parce qu'il a tout dépensé pour lui, il a tout investi seulement pour Sadulia. Et il a retrouvé l'autre et il a dit « Mais qu'est-ce qui arrive toi Comment est-ce que tu es quelqu'un de très riche mais que tu n'es pas bien habillé ?» Et ainsi de suite, il a dit « Je ne veux pas te dire. » Il a dit « S'il te plaît, dis-moi, j'aimerais ça t'aider. » « Je vais t'aider, mais à condition que tu me dises qu'est-ce que tu as fait de ton argent. Comment se fait-il que tu étais très riche comme moi, tu étais mon partenaire d'affaires, mais je ne vois pas ça, ça ne se voit pas dans ta forme, et ainsi de suite, tu n'as plus d'argent. » Alors l'autre, il a hésité après ça, il a dit, « Parce que j'ai donné toute ma, euh, toute ma richesse, je l'ai dépensée. vis-à-vis de l'Allah, afin qu'Allah, Azza wa Jal, il m'accorde quelque chose de meilleur dans l'akhirat, et que là, ce kafir, il a dit, D'or, dégage d'ici, je ne te connais plus, honte à toi. Est-ce que vraiment tu crois qu'il va avoir le jour dernier Est-ce que vraiment tu crois qu'il va avoir la fin des temps et le paradis Ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il dit ici, Allah Azza wa Jalla, ayah numéro 52, المصدقين, Que ce compagnon-là, dans la dunya, il me disait quoi Est-ce que tu fais partie de ceux qui croient à la « Résurrection », est-ce que tu crois en ce genre de, euh, de, de blague en, en quelque sorte Alors il se moquait de ce croyant, il se moquait de son ami qui est croyant, alors il dit euh, « wa turaba Aïa numéro 53, crois-tu que une fois mort et réduit à des ossements et à de la poussière, nous aurons des, des comptes à rendre Est-ce que tu penses que ça, vraiment, ça va arriver Ça ne va jamais arriver, tu es en train de croire à du n'importe quoi. Encore une fois ici, la question de... De Al-Bath, euh, la résurrection, les kafirines et les Mouchilikines qui ne croyaient pas en l'au-delà, en une deuxième vie. Voyez ici la logique entre les ayats, on a mentionné dans notre dernière séance la, les, les blocs de ayats qui nous parlaient que dans le Hisab, lors du jugement ou bien juste avant le jugement, les kafirines et eh bien ils vont exprimer le fait qu'ils qu ne croyaient pas en, en l'au-delà, en en, en On le deuxième monde. Dans le premier bloc, ou bien dans la première séance, on a parlé lorsque Al a il a dit, Subhanahu wa Taala, fa-staftihim euh, ahum ashadu amman khalaqna, inna khalaqna min Donc encore une fois, la question de l'bat. Donc cette question-là de la résurrection, elle vient, revient beaucoup dans as forme, elle revient beaucoup dans le Coran, mais quoi en en général. Alors Alors bitna och kunna Inna vad? är inte, det är inte en enkel, jag vill inte säga enkel, men det är inte ett problem som är begränsat till att inte tro på det andra. Att Allahs andra är inte kapabel att skapa oss igen. Man måste se vad det är Det är för att den påverkan är i 53 ana la madinoul penses-tu qu'on sera vraiment rétribué qu'on va devoir faire face à nos actions de ce fait celui qui ne croit pas en la ahira ne va pas craindre Allah ne va pas faire attention à ses actions il se donne la liberté totale de faire tout ce qu'il veut tant qu'il a la force et le pouvoir de le faire et vous pouvez imaginer une telle personne combien de mal combien de vols, d'injustice qu'elle va faire et ainsi de suite alors hal antum qala hal antum muttali'oun La ayah numéro maintenant, 54. هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Il dira alors, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut Le mot « ittilar » dans la langue arabe, c'est lorsqu'on commence à regarder d'en haut. Quelqu'un qui ouvre la fenêtre et qui regarde. Qu'est-ce qui se passe en bas Sur la rue, qu'est-ce qui se passe Il y a des cris ou autre chose. مُطَّلِع Alors, il y a une offre ici, une proposition, une suggestion. Est-ce que vous voulez faire le itilaire Voir qu'est-ce qui se passe plus bas Certains ulama, ils disent que ça c'est euh, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça aux gens du paradis. Mais l'opinion la plus dominante ici, c'est que c'est ce croyant, le mu'min, celui qui disait J'avais un ami ou bien j'avais un qarin que ce soit encore une fois de, euh, un ami qui était un être humain, ou bien le qarin de al-jin, qui me disait dans la dunya, alors, Il est où lui Qu'est-ce qui lui est arrivé Après ça, encore une fois, pour se réjouir. Parce que, imaginez encore une fois, si dans la dunya, toi, par exemple, prenons l'exemple des, des études. Euh, Quelqu'un qui te dit, c'est pas important d'étudier, c'est pas important de travailler, c'est ton ami ou un proche ou autre chose. Et qu'il le répète toujours. Et toi, tu t'efforces à travailler. Lui, il essaie toujours de te rabaisser, de te retenir, de t'empêcher en te disant « ce n'est pas important, ça c'est pas vrai, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de résultats et ainsi de suite. » Si ça devient vraiment flagrant et énervant, eh bien le jour où toi, tu auras des résultats et que lui va être dans la souffrance, tu vas dire « il est où lui qui me disait que ça ne servait à rien J'aimerais bien le voir. Il se trouve où ?» Alors. Bon, Dans la dunia, peut-être on pourrait être ouvert à pardonner, à demander qu'Allah le guide et ainsi de suite. Il guide la personne et tout, il n'y a pas de problème. Dans la l'akhirah, bien sûr, c'est irréversible. Il y aura plus, ici, on ne peut plus euh, espérer qu'Allah guide quelqu'un qui est en enfer. Si c'est un kafir en enfer, il est en enfer. Il n'a pas mérité la guider, il n'y aura plus de guider. C'est fini. C'est de façon qui est éternelle. Et de ce fait, il dit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le voir Il est où ici afin qu'on puisse le voir, pour, encore une fois, se réjouir de son sort, de la justice qui a été faite par Allah Azza wa Jal, mais aussi, afin que notre réjouissance devienne encore plus grande. Parce que le fait de savoir que quelqu'un d'autre n'a pas ce que toi tu as, eh bien, ça, ça, qu'est-ce qu que ça fait Ça accentue ton délice, ton plaisir Encore une fois, pas nécessairement dans la dunia, on ne parle pas ici de se réjouir parce que quelqu'un il est pauvre et moi je suis riche, ce n'est pas ça le sens, mais encore une fois lorsque c'est mérité, quelque chose est mérité, lorsqu'on parle de ce qui est méritoire ici, euh, lorsque tu as une bonne chance qui t'arrive de façon méritée et que l'autre aussi il a une mauvaise chance qui lui arrive de façon méritée parce qu'il a fait le mal, on se réjouit, c'est la nature humaine. Sans parler ici même du fait que c'est même le Jannah et que la réjouissance sera encore plus grande, parce que comme on a mentionné, c'est irréversible, il n'y a pas d'espoir que l'autre personne, elle pourrait devenir aussi bonne que moi et ainsi, et ainsi de suite. Alors il dit ici, Alors c'est lui-même qui va jeter un coup d'œil ici, qui va voir qu'est-ce qui se passe plus bas. Même si lui, c'est lui qui a initialement offert certains ulama, ils disent parce que « Ikhwanhu min ahli al-Jannah » frères dans al-Jannah, c'est lui qui lui a proposé. Ils ont dit que euh, c'est ton ami, c'est toi qui le connais bien. Ou bien si c'est un shaytan, c'est ton karin, c'est toi qui le connaissais bien. Alors tu devrais être celui qui va aller faire jeter un coup d'œil plus bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ayah numéro 55 « Fattala'a fara'ahu fi sawa'i » El-Jahim alors il regarda d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise au milieu de la fournaise au fin fond de l'enfer yad billahi subhanahu wa ta'ala ça veut dire encerclé par la punition yad billahi azza wa jalla comme il dit sacta ulama al-hasan basri comme un chehab yataqid il l'a vu mais pas dans sa forme humaine ou bien de shaytan il l'a vu comme une flamme comme ça une flamme qui était au milieu de l'enfer yad billahi azza wa jalla la di tabe'in ça c'est pas un sahih hadith ok mais ka'ab al-ahbar iladi fi al que dans le janna il y a quoi il y a des fenetres dans que chaque fois qu'un croyant Il veut se réjouir du sort de l'un de ses ennemis, des qu'un dans la Dunia, eh bien, il va aller voir un peu, ouvrir la fenêtre et voir pour se réjouir. Seulement pour ça, pour se réjouir, et là il va être encore une fois plus reconnaissant, encore une fois, il n'y a pas les, les gens, les gens, encore une fois, les. Comment on peut dire ça là? Euh... Peace and love les musulmans peace and love de de nos jours qui n'ont jamais souffert dans leur vie qui n'ont pas connu c'est quoi une injustice ou autre chose et bien sûr plusieurs parmi eux vont dire ça c'est pas ça c'est pas nécessaire est-ce que est-ce que c'est vraiment nécessaire ça c'est bien sûr seulement seulement les personnes qui ont bien compris le religion de un qui ont bien compris le monde de deux et surtout qui ont expérimenté la vie personnes qui ont expérimenté beaucoup d'injustice et d'oppression et ainsi de suite comme des personnes qui ont été victimes de massacres et des choses qu'on ne peut même pas décrire et bien ces personnes là ils savent c'est quoi la valeur de ces ayats et de cette aqida, de cette croyance et de ce qui va attendre les êtres humains dans l'au-delà et pour finir pour aujourd'hui incha'Allah azza il dit subhanahu wa ta'ala ayon numéro 56 qalatallahi inkittalaturdin il va dire par Allah Tallah le ta ici c'est ben حروف القسم c'est un serment c'est un juré par Allah subhanahu wa ta'ala Tu as bien failli causer ma perte in kit la turdin ay kit ta ahlikani euh tellement tu m'as fait de la pression tellement tu t'es essayé à m'égarrer tu m'as presque eu je j'aurais presque été avec toi aujourd'hui en enfer, c'est pour ça, qu'est-ce qui m'a sauvé la réponse dans la Aya 55 dans cinquante 57 plutôt, « Si ce n'était pas la ni'ma de mon Seigneur, le bien de mon Seigneur, le fait que Allah, subhanahu wa taala la grâce d'Allah, c'est lui qui m'a sauvé, subhanahu wa taala c'est lui qui m'a guidé, c'est lui qui a raffermi mon cœur, qui m'a préservé sur le droit chemin. Si ce n'était pas cela, j'aurais été du nombre d'amener, je serai avec toi aujourd'hui. » dans le supplice de Jahannam Riyad Billahi Subhanahu Wa Ta'ala fi, annar. donc toujours on se rappelle du fait que c'est Allah Subhanahu Wa Ta'ala qui nous guide Subhanahu Wa Ta'ala et même les gens de Al-Jannah comme dans d'autres ayats ils vont dire « Alhamdulillahi alladihadana lihada wa makunnalinahtadiya » Là où la Anhadan Allah, c'est vrai que la pression, elle est énorme. C'est vrai que les Shayar nous en, nous entourent de toutes parts, que ce soit Shayar T, Nul ou Al-Jin. C'est vrai qu'ils ne vont jamais lâcher. Mais ce que nous avons, c'est bien sûr... Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui yathbit subhanahu wa ta'ala de par c'est lui qui nous garde sur le droit chemin, subhanahu wa ta'ala qui nous sauve du chemin de l'enfer de Jahannam, ayah numero 58 et 59, n'est il pas vrai que nous mourrons ou nous ne mourrons pas illa mawtatana al-oula que on n'aura qu'une seule mort. Donc ici, les deux ayats, il faut qu'elles se lisent ensemble, ok Je ne parle pas dans la lecture ici, ça veut dire dans le tadouïde, dans la récitation, mais je parle dans, dans le sens. Ça veut dire, n'est-ce pas que Il n'y a pas de mort à part notre première mort. La première mort qui est antérieure, ça veut dire on est déjà mort, ça c'est fini. Dans la dunia, on craint la mort, mais les gens du paradis, la mort c'est fini, c'est terminé, c'est derrière eux. Alors ils veulent confirmer ici, et qu'on ne sera pas puni, qu'on ne sera pas puni, qu'il n'y aura pas de... Il n'y a pas de... Mort, il n'y a pas de hadab dans Al-Jannah et bien sûr ça c'est une chose qui est extrêmement importante encore une fois qui vient confirmer et accentuer encore plus la, le délice des croyants fi Al-Jannah parce que s'il si y avait une menace, une possibilité de punition dans l'avenir, de se retrouver encore une fois en, en enfer alors là ça serait pas une chose qui serait garantie alors ça va toujours quoi euh, mettre la personne en panique et la rendre toujours inconfortable. Bah, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, il n'y a plus de mort. Il y avait seulement notre première mort, Mautatana, ou antérieure, Après ça, il n'y a plus de mort. Et de ce fait, on n'a plus à s'inquiéter. À Alors, certains ulama, ils disent, ça, ça va arriver lorsque les anges des Malaïkas, ils vont amener la mort sous la forme d'un mouton, comme dans le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont sacrifier le mouton. Ils vont, sac ils vont tuer la mort. La mort va mourir. Et là, les croyants, juste pour s'assurer, ils vont demander aux malaïkas, "Afa wa sallam, « Est-ce que cela veut dire qu'on ne va jamais mourir ?» Et les malaïkas, alayhi wa ils vont dire, « Non, vous n'allez plus jamais mourir à part votre mort euh, antérieure. » Et là, ils vont dire, bien sûr, « Alhamdulillah, « Hada ni'matullahi, « Hada min ni'matillahi, wa." Et certains ulama, ils disent, non, ces paroles-là, c'est le croyant qui va, le dire à, qui va les dire à son karin ou bien à son ennemi qui est fi jahannam. Il va se moquer de lui, il va dire, n'est-ce pas que nous, on ne va jamais plus mourir et qu'on ne sera pas puni on n'a pas de azab. Alors, Allah Azza wa il dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna hadha lahua al-fawuz إن هذا له هو الفوز العظيم تال الى grande victoire le grand succès c'est ce qui est mentionné ici comme Allah azza wa jalla il dit dans la ayah numero 60 que c'est cela le comble de la félicité c'est certes cela le grand succès il dit subhanahu wa ta'ala li 61 que C'est pour une telle situation, c'est pour quelque chose de pareil que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Ça veut dire celui qui veut travailler. Eh bien, il faut travailler pour cela. C'est pour cela que nos énergies devraient être mobilisées, c'est pour c'est pour de telles délices. On ne dit pas qu'on ne travaille pas pour la dunia, on travaille pour la dunia. Mais il faut toujours se rappeler que la dunia n'est qu'un monde qui est de passage. Alors, si les gens travaillent, on le sait, incluant nous les musulmans, malheureusement, on s'est détaché de notre religion. Si les gens travaillent très très fort pour pouvoir se payer des vacances de la fin de l'année, si on travaille si fort que ça pour des vacances, pour aller vers un hôtel ou autre chose, eh bien, Logiquement ici, c'est quoi Les mithl hadha faly'amali al-'amilun, c'est pour ce paradis-là, c'est ce paradis qui mérite vraiment la mobilisation des meilleurs de nos énergies et de nos œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et là, soit que soit que ça c'est les paroles d'Allah azza wa lui-même, c'est lui qui va dire aux gens du paradis subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il nous dit dans le Coran Karim, "Limithl hadha faly'amali al-'amilun", ça veut dire c'est ça ce qu'il faudrait C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ou bien, selon certains ulama, ils disent, ça, c'est les paroles des gens du paradis. C'est les gens du paradis qui vont dire, les mishlihada a'malil amiloun »« Eh bien, ça valait le coup de travailler très très fort pour avoir un tel un tel délice, ce que nous avons. Fy al-Janna bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Kalla subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens du paradis, des gens de al-Janna incha'allahu subhanahu wa ta'ala. Et bi idnillahi azza wa jall, lors de notre prochaine séance, on va commencer à partir de la ayah numéro 62. Wallahu ta'ala a'la wa a'la sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.